Que pouvais-tu faire À minuit furieux Je t'ai écrit Sous le coup de la colère Surtout ne lis pas cette lettre Surtout, surtout ne la lis pas Tout ce que j'ai pu y mettre Non je ne le pensais pas Ma lettre postée Subitement J'ai vu l'erreur de mon geste Les paroles s'endolent avec le temps Par contre les écrits restent Surtout ne lis pas cette Alors de cette aventure, nous parlerons en riant Et tout, et tout je te jure, redeviendra cool.